Unité 5, leçon 3, séquence 12, réunion chez Florian. Ne te mets pas là.、Hein. Pourquoi Parce que c'est la place de la directrice. Ah bon Il y a un portable là. Il est à qui À toi, Eric Non, Jean-Louis. C'est le portable de Monsieur Dubrock. Monsieur Dubrock C'est votre portable Oui, oui, il est à moi. Attention, pas de portable pendant la réunion. Monsieur Dubrock Oui. Mademoiselle Wang Vos billets pour Milan Nos billets pour Milan Mais pourquoi Parce que vous allez au salon de Milan. Quand Lundi. Et vous restez jusqu'à mercredi. Mais pourquoi La directrice va vous expliquer. Alors, départ lundi, à Roissy, à 8h15. Rendez-vous à Roissy à 7h. Chut, écoutez. Nous allons commencer la réunion de préparation du Salon de Milan.